Et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille 106,6 et vous écoutez la 261 e de Goodbye Kevin. Bonjour Pierrot Salut lena ça va Ça va et toi Super Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui, cette ben, semaine On va être euh, des astronautes parce qu'on va aller dans tous les univers, <rire> musicaux, ouais ouais ouais euh, On va écouter un chanteur de reggae qui se reconvertit dans la soule On va écouter une chanteuse portugaise qui nous fait un one, un woman man woman un one woman voilà, show voilà. un one woman show exactement bande euh, de la techno italienne du post punk punk de Genève et du rock qui vient d'Anvers Très bien. Alors moi, euh, pour ma part, on commencera par un petit euh, spiritual jazz de Mexico City. Ensuite, direction Melbourne pour un pot pourri, un peu de tout ce que le rock a euh, de plus beau à offrir. On s'aventurera ensuite dans des contrées qui tapassent un peu plus avec un punk mi-record mi club de New York. Et puis, euh, on, euh, terminate... on terminera notre voyage à Seattle avec une pop bien synthétique et un peu post-punk aussi très bien et j'ai l'impression que il y aura plein de trucs dans cette émission oui, oui, oui. plein plein de trucs euh, donc moi on va commencer avec un artiste qui appelle qui s'appelle Joe York euh, qui est un chanteur de reggae roots rock study euh, bah, qui est, euh, qui est assez connu sur la scène reggae britannique en France il est un peu connu parce qu'il a fait un des duos avec Stand i Patrol Ah oui. qui fait partie de la scène reggae française Et, euh, et donc lui il a grandi à Wigam qui est un peu le berceau de la musique euh, No Sound Soul dans le nord-ouest de l'Angleterre et euh, là il tourne après cette phase reggae, il tourne un peu plus vers la soul réellement c'est plus du rock study ce qu'il mmh. fait mais en tout cas c'est très chouette et euh, habituellement lui il chantait plutôt sur bah, en formation de système et là il passe en format live quoi plus traditionnel avec une nouvelle formule avec chant, guitare, machine et choeur C'est intéressant, tu vois, oui c'est cette transformation, donc cette évolution, exactement, qui reste, il gardent les basiques, mais voilà, il part sur de nouveaux chemins. On va écouter le morceau Dreaming, issu du label qui s'appelle Rhythm Steady, et c'est Joe York. When I was de Joy York avec le morceau Dreaming et son Rock Study. Et eh bien on continue un peu sur cet élan de douceur euh, et euh, de choses un peu colorées avec euh, Fête Fête Fête, euh, PHT -E PHT -E PHT, -E euh, ce qui est un, un groupe émergent de la scène euh, mexicaine euh, et mené par le compositeur et multiinstrumentaliste Jared Gilgore Alors eux, ils viennent de sortir leur premier album Shimmer sur le label Unheard of Hope. Euh, mais euh, certains d'entre eux avaient déjà collaboré ensemble En fait sur d'autres euh, projets Que ce soit en termes de production Ou alors en termes Il y en a un qui a fait la guitare sur l'album de l'autre Comme bref, musicien quoi Voilà exactement Et dans un autre qui, ch qui chantait Bon bref euh, Ils se connaissaient déjà bien avant d'entamer ce projet là Euh, là on est sur un projet qui est plutôt jazz et qui tend largement vers le spiritual jazz avec des, des couches un peu électroacoustiques assez ennivrantes et colorées comme je le disais euh, juste avant il euh, y a aussi des compositions très riches et d'autres un petit peu plus classiques un petit peu plus minimalistes ça s'écoute très facilement Euh, la preuve en est avec les deux extraits euh, que je vais vous euh, passer donc le premier s'appelle Half Class et le deuxième c'est Window Pocket People et c'est les fêtes fêtes fêtes tout de suite Et voilà, c'était fait fait fait avec les morceaux Half Glass et Window Pocket People. Je vous conseille d'aller écouter l'album. Il y a d'ailleurs un morceau qui m'a beaucoup fait penser à Allomode euh, que j'ai trouvé très, très chouette. Voilà. Mais c'est cool comme univers. C'est vrai que c'est calme. Du calme. coup, on va bouger un peu plus la papatine. <rire> Alors, un tambour, un synthétiseur. Des claquements tu sais, on dirait les recettes et là tu rajoutais un peu de farine ce que je te conseille bon, bref je mets, je mets un tambour, un synthétiseur des claquements de main et surtout une loop station voilà ce qu'il faut pour aller sur la lune non, voilà ce qu'il faut pour répéter en boucle euh, des pistes sonores et construire des chansons en temps réel c'est ce que fait Ana Lua Caïno Caïno je sais pas si je le dis bien ça te fait rien Ana je... Luna Kaino. voilà c'est exactement ça, c'est une Portugaise de 24 ans Et elle euh, a sorti un EP Chez Chimfrim Discos C'est portugais tout ça Du coup j'avais pas l'accent D'habitude c'est vrai Que je l'ai pas non plus en anglais le L'EP s'appelle C'est oh Dança Et So Despois Quoi Au oh moins es constant euh, Au moins je suis voilà. constant Et euh, ma foi C'est très très cool C'est c'est un one woman band J'ai bien du du mal à le dire Et on va écouter le morceau Mao Namao Et mon... En écoutant le la première fois le morceau, je, je m'étais pas rendu compte que c'était un one man band. Je m'étais dit euh, bon, ils sont plusieurs. Ouais. Comme quoi, c'est bien fait. Euh, tout de suite Ana Luai Kaino et le morceau Mao Namao. na boca, pensando sabes meu amor. Ai As belas as maçãs Tu já nem sabes bem Quantos dedos tens nos pés Tu já nem sabes bem Dizer do que te esqueceste E tu perdido não me mostras o caminho Mão na mão, mão no pé Pão na boca até nos pão Sabes bem meu amor Ai não entre nesse Sabes como é o vento que às vezes hein? Tu cais onde eu fico Meu amor Mão na mão, mão no pé Apoca tensão Sabes do meu amor Ai não entro nesses rum Sabes como é o vento que às vezes vem, Tu cais onde eu fico, meu amor Por quem te tomes tu A levar-me para esse bem Por quem te tomes tu A dizer que tenho de ir Por quem te tomes tu Quando dizes que eu não medo O meu medo te dá vontade de rir não na mão, mão no pé na bocota é no chão, sabes, vem meu amor Ai não entre nesse rio, sabes como é vento que às vezes Tu caes onde eu fico, meu amor Mão na mão, mão no pé, pão na bocota é no chão, sabes, vem meu amor Ai não entre nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem, Tu caes onde eu fico, meu amor mão C'était Anna Lua Kaino et le morceau Mauna mao Namahou. Très bien, on change de style euh, avec un autre groupe euh, différent. Euh, on y a déjà fait référence à ce groupe-là en évoquant d'autres groupes qu'ils ont influencé ou avec qui ils ont déjà collaboré ou partagé la, la scène. Je veux parler des execs, je ne suis pas certaine qu'on les ait déjà passés dans l'émission. Pas certain, mais c'est vrai que on a écouté plusieurs fois l'album sans les passer, ouais. leurs albums. Voilà, alors pour vous situer un peu, c'est un mélange de post-punk, de crottes, de rock-psyché, de dub aussi, euh, et d'autres trucs un peu planants, et parfois, faut se l'avouer, c'est plutôt des morceaux qui sont un peu anxiogènes, un peu dark, enfin, euh, ouais, pas ça... tout le temps, mais... C'est un peu partie. son, ouais. Voilà, euh, ils viennent de Melbourne, euh, pour changer... Et euh, ils ont sorti début octobre leur sixième ou septième album il me semble euh, l'album s'appelle the map and the territory et je le trouve un peu plus joyeux euh, peut-être un petit peu plus lumineux non mais tu as raison parce que, que, que... le précédent. J'écoute à chaque fois les sorties de leur album et plus avant je me disais bon mais je m'attendais que ce soit plus sombre à oui. chaque fois. Ouais voilà, et plus je, Ça ça me convient Jackan mieux. C'est déjà en 2019 Tu sais l'album je ouais, euh, ouais. Euh, crois que c'est euh, avec, avec un Non, c'est un, un, un bonhomme avec un Kaweshon. Ah OK, il euh, y a aussi un Kawish, un, un Kawish, kawish. <rire> <rire> un Kawik. Un Tchokawik et Un caniche teint euh, en, en rose ou en bleu, je sais plus. Bon, ben là, en tout cas, moi, je trouve que sur cet album-là, dans sa globalité, bien sûr, parce qu'il y a quand même des morceaux un peu dark, mais je le trouve quand même un peu plus lumineux. Euh, et c'est le cas, d'ailleurs, du morceau que j'ai choisi de de euh, vous euh, faire écouter, pour appuyer mon propos, bien sûr. Donc, le morceau s'appelle « it's, uh, <rire> it's just a flesh wound, darling ». Et c'est l'exec, tout de suite. Musique mm. C'était les excès It's just a flesh wound darling. Il restait deux petites secondes qu'on a coupé. C'est vrai bon. qu'il y avait un blanc. Bon. Euh, c'est un peu pluyé mais c'est pas non plus ouais, euh, la, fête, la du fête du slip quoi. Plus. Ouais, voilà. C'est pas euh... bon voilà. Euh on va partir sur un style différent avec Les Global. Les Global c'est un duo italien de techno mélodique. <rire> euh, porté par Jinali et Alessandro Gasperini. <rire> oh là, là qui se partagent un seul casque et qui sélectionne et mixe tous ensemble. Tu vois, il c'est pas à ton tour, à mon tour, c'est ils font tout ensemble. Et euh, on va écouter deux morceaux qui sont sortis chez Impressum, qui s'appelle Open the Gate le premier et le deuxième c'est Figures. Et en fois, j'aime bien, j'aime bien les Glowwall. Je les aime bien. for a new direction open the gate to a new dimension it's all about especially for a new Bienvenue dans le nouveau club en ville, le Goodbye Kevin, danse dans l'après-midi de 15h à 16h, 16h sur Radio Campus, Lille 106,6. On continue dans cette ambiance un peu clubbing et tout, un, un peu plus bourrin avec Lip Critique, c'est euh, du punk, de, de l'artcore et du club un peu chelou <rire> ouais c'est vrai que les deux ouais, les trois oui, si vois, dis... oui les deux surtout club ouais. et tout euh, alors j'avoue c'est plus un groupe qu'il faut voir sur scène euh, parce qu'il y a une énorme part d'improvisation et d'expérimentation mais aussi beaucoup de remixes ils remixent beaucoup leurs morceaux euh, Euh, d'un concert à l'autre. Euh, mais bon, pour ça, il faut habiter à New York, puisqu'ils viennent de New York. Non, mais je sais pas s'ils tournent beaucoup euh, outre-Atlantique. Euh, il faut les voir plusieurs fois sur scène aussi. ouais je pense que ça peut être bien, bien intéressant. Ils sont quatre, je crois. Oui, c'est ça, ils se sont formés en 2018. Voilà un petit peu pour la bio. Euh, à la base, je voulais vous passer leur dernier single, mais ça allait partir en 4 minutes 30 de cassage de tête. Ouais. j'ai préféré euh, me rabattre du coup sur un EP qui est sorti en 2021 qui s'appelle trous revealed et qui était sorti chez bird bigcord euh, le on va écouter deux extraits le premier c'est euh, un peu une mise en jambe un peu gentil euh, sur euh, leur univers euh, avec des sonorités trip hop le deuxième là il est beaucoup plus unzin euh, mais tu sens bien aussi la petite patte club. Justement. Donc le premier morceau c'est Angel et le deuxième c'est Shame. I'm c'était les critiques avec les morceaux Angel et Shame. C'est bien dans cette émission, il y a un peu de continuité parce que mon prochain groupe, et eh ben il est un peu sur cette ligne puisque on est sur un duo de Genève qui vient de la scène squat et punk. <rire> Parfait. Hein ça, ça, ce duo il s'appelle Bound by Endokami et euh, ils ont décidé de se faire ce groupe après euh, avoir vu un concert de Daft Daph, c'est pas un directeur des, des affaires financières. <rire> c'est un groupe de rock allemand culte. Là-bas, euh, à Berlin, ça cartonne, okay. Daph. Et euh, donc, au programme, on a du post-punk avec une formule champ, batterie, machine épurée et tout ça influencé par les musiques synthétiques post-industrielles des années 80. Waouh, waouh, wow. On va écouter Jun Junction Rivers, issu euh, de l'album « Walk with a Tamarad Dog » des Bound by Endogamy. A total of this summer Walk with a tune of dawn Ramps pools up the river Fallen show in of my friend's van Place guitar, laughing in love At conjunction point Everyone is left in We are alone on the street The man is bad for their souls Life is so evil in the by endo Endogamy avec le morceau Junction rivers et on va se quitter avec un duo d'envers qui s'appelle Equal Idiots euh, qui nous propose une formule batterie guitare euh, qui flirte avec le garage punk et euh, le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Put My Hand in the Ground, lui bah, il, il, il, il flirte avec euh, l'efficacité <rire> des Hives. Ok. Euh, il est issu d'un album qui était sorti en 2017 qui s'appelle Eagle Castle BBQ et tout de suite c'est les Equal Idiots pour le dernier morceau de cette émission 961 de Goodbye Kevin <musique> de se quitter et de se dire à la semaine prochaine pour la dernière de l'année exactement puisqu'après ça sera les vacances scolaires euh, on vous laisse en bonne compagnie avec le festin nu et on vous dit on vous dit à, vous à la semaine prochaine <rire> je croyais qu'on allait faire un peu ping pong et tout dit... et c'était goodbye Kevin avec Pierrot et ouais <rire> ciao ciao la famille